Bonsoir, chers amis de Mochis. Vous êtes branchés sur la UDO, la radio de l'Université de l'Occident, la plus belle station du nord de Sinaloa. Et comme chaque dimanche soir, entre 8h et 9h, nous prenons plaisir à vous offrir un programme de choix, un programme de charme et de plaisir. Nous faisons tout notre possible pour vous apporter la joie et aussi. Le grand plaisir de vous faire écouter les plus belles ballades de la chanson française. Et c'est pour cela que nous gardons un paramètre plus ou moins bien défini pour ne pas ressembler aux autres programmes quotidiens. Nous voulons toujours que nous soyons uniques en notre genre. Et pour cela, nous sommes différents. Notre public est de choix. Ceux qui nous écoutent prennent plaisir à le faire. Car ce programme n'est pas comme tous les autres. Je vous le dis parce que les auditeurs me l'ont raconté et m'ont dit Daniel, j'aime ton programme car les musiques sont vraiment belles et nous prenons plaisir à les écouter, même si parfois nous ne comprenons pas tous les mots. À tous ceux qui me font l'honneur de venir chaque dimanche soir pour écouter le train de la musique sur la UDO, la 820 AM, Je vous redis bonsoir et je vous prie de vous asseoir sur votre chaise longue. Allumez un cigare et si vous ne fumez pas, faites une tasse de café ou de thé car le t r a i n va démarrer. Pour le faire, nous allons demander à Monsieur Yves Montand, un vieux des vieux de la chanson française, qui nous ouvrira la porte en nous chantant Les grands boulevards. De quoi parle-t-il dans les grands boulevards? Il nous parle de Paris, les choses à voir, les choses à voir en Paris, les bazars, les étalages, les tianguis, les cafés trottoirs, les avenidas. Si nous pouvons caminer jusqu'à ce que nous avons un poil dans nos pieds, nous dit Yves m o n t a n d et on ne finira pas.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 Me parvient comme un appel, toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards. Après M. Montand, c'est le tour de notre cher invité de ce soir. Qui est d'ailleurs un habitué du train? Je veux parler de M. Enrico m a t i a s qui nous chantera sa composition, nous p a r l o n s des gens du Nord. Très approprié, je dirais, car nous aussi, nous nous considérons comme les gens du Nord. Somos del Norte, nosotros también. Elle dit que la gente del Norte tiene en los ojos et la s o u l que le hace falta en el d e c o r o La gente del norte tiene en su corazón el sol que tiene afuera. La gente del norte siempre abre su corazón a los que no tienen. Maravillas palabras de la gente del norte. Escútenlo en su interpretación. Les gens du n o r d la gente del norte.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 Se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est l e charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés.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 Dans Le cœur, le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Tout l e n c h a î n c'est bonjour, compère, ma g r a m è r e et tout petit là, et maintenant, à qui le tour Voyons. Ah oui, notre Charles, notre vieil ami Charles Aznavour. Kino Di, que debemos saber que levantarse de la mesa cuando la cena está terminada. Cuando el mejor ya no está y que solo se queda el peor. Tiene que saber guardar su dignidad, aunque no cuesta mucho. De irnos en diferente camino, sin mirar atrás. Enfrentando el dest al destino que es imprevisible. Tiene que saber esconder su las, las sus. Las grimas cuando, hay, no, cuando ya no hay amor. Ir sin hacer mucho ruido y retener los, gristo, los gritos de odio, que son las últimas palabras de amor. Pura poesía. e s c ú c h a n l escúchanlo, il faut s a v o r Tiene que saber.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 ケガティー、toute さ dignité。まぐれ、すきん、ウォーク、S'en aller、Sans retourner、Fasso destin Qui nous イルフォーサワーカッシェセラムメモンモンカッシュ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 レクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティ r レクリスティーレクリステ e ー t クリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリスティーレクリステ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 Él es de Ginette Renault. Y e l a nos canta Savamieux. Y que, que trata de una noche de frío, nieve cuando estás sola. Y que piense en ti como esta noche. Y se acuerda de ti. Encontrando por casualidad. Y tú le preguntas cosas que no puedes contestar. Solo puedo decir que todo está bien. Es la única respuesta que puede encontrar. Todo está bien. Aunque en el fondo de su corazón he llorado tanto por ti y b u s q u é pero con el tiempo ya no estoy, ya me estoy recuperando del dolor que me ha hecho. Pero con el tiempo todavía no ha terminado todo. Pero bien, pero que. Te puedo decir, todo está bien, poco a poco. Escútenlo, estoy tratando de hacer la traducción de la canción, pero ya no sé cómo ha salido. Pero quiere decir, la canción dice, todo está bien, aunque no es verdad, se va bien. Un Soir de neige comme celui-là, je m'en rappelle encore et toi, on se retrouve, mais par hasard, tu me questionnes. 私は、たくさんありがとうございます。 もう一度、もう一度、う一度、もう一度、 アラブのアラブはアラブのアラブのいます。 À ta canción que va écouter, te d i r e pourquoi. Écoutons-le dans son interprétation. Le Yamaron est l'Oriental. On l'a surnommé l'Oriental. Écoutons Enrico qui va nous interpréter cette chanson. オーディオンタワー。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 On m'appelle l'Oriental, le bras haut, le regard fatal. Et l'on m'appelle l'Oriental, car moi je suis sentimental. Et pourtant je ne fais pas de mal, on m'a surnommé l'Oriental. Chanson triste ou chanson g u e e moi je chante. ◆そうです。 オリエンター、カモア、シュウィン、シ r ウィン、シュウィン、シュウィ r シュウィン、シュウィン、シュウィン、シュウィン、シュウ i ン、e ュウィン、シ e n t ン、シュ a ィン、シュウ e ン、u i s ィ n シュ e n ン、シ m ウ s ン、a ュウィン、シュウ r ン、シ n t ィン、シュウィン、シュウン、シュウ Puisqu'on est en Algérie, on y reste. Pourquoi pas? Le rythme est vraiment agréable. Il parle de son départ quand il a dû laisser son pays pour aller en France. Oui, nous savons bien tous ce que quelqu'un peut endurer laissant son pays pour aller dans un pays inconnu. Mais il paraît que c'est une canción que beaucoup de gens peuvent c h n t e r quand ils s o famille. Su mujer, sus hijos, su abuelo y abuela para ir a un país que no es el tuyo. t ú miras las lágrimas de ellos al tiempo de la separación y con el corazón partido tú te vas como abandonado a ellos. Es triste. Escúchanle: Yo quité mi país, d e j ó mi país. Se traînent sans raison. J'ai quitté mon soleil. J'ai quitté ma mère bleue. Leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil! Soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de la vie. Dieu. Je revois son sourire tout près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village, mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai. Une chaîne dans l'eau a claqué q u o m me un f o u J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés. ど g r e t Ah, C'est le temps de faire notre petite pause de quelques minutes car il faut identifier la station. Ne partez pas, nous serons de retour jusque dans quelques instants. Merci.